Ça, c'était déjà une bonne mise en jambe hein, dans ce dans cette émission et dans ce dimanche musette. Alors, je vous rappelle que c'est la suite de, du bal du gala des monadières que je vous avais déjà, euh, comment dire, programmé il y a quelques temps. Mais, euh, bien sûr, c'est la suite de ce bal et de ce et de ce gala. -là. là, on a commencé avec euh, de Charleston, et eh bien on va continuer dans cette musique euh, tous ensemble puisque vous êtes là. Autant en profiter. <muches> Je veux bien comprendre que c'est peut-être un peu difficile pour vous dans cette dans cette marche en diablé que l'on vient de traverser Alors écoutez puisque c'est comme ça eh bien tant pis hein, on va continuer on va continuer avec une cabrette que vous pouvez danser évidemment en valse bien sûr. Chanter et faire danser Tous ceux qui sont avec toi Avec ces graines Toujours une mentelle Pour donner la joie Rien oui, de devant toi la plus belle là ses anciens a t'assisté le rappelé que j'en cigarelles émêlé je tournais par les pays sans vrai paradis jamais ne de jours vie de la terre et de la bruyère voici ma chanson then what's the second one here C'est bon quand même de faire un petit peu ces voyages via l'accordéon, via dimanche musette sur le 91 et le 102.5 de Sorgia FM le dimanche matin mais également le mardi on découvre eh bien tout simplement des chants nouveaux que l'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre. Voilà, c'est c'est comme qui dirait l'autre, eh bien l'un des atouts de cette petite émission. Donc du dimanche et du mardi. Dimanche Musette vous est présenté par Guido. Présenté et mis en onde et faite de main de maître. Chez nous le cochon, il a le cul noir. Chez nous le cochon, c'est une vraie star Il grossit tranquille, sans se faire de bile En pleine nature, en pleine verdure Il se fait du lard en bon père Pena Dans le cochon, tout est bon, on peut tout manger Dans le cochon, tout est bon, de la tête aux pieds Dans le cochon, tout est bon, y'a rien à jeter Dans le cochon, tout est bon, on peut tout manger Pas sa table, c'est un vrai régal Salé aux lentilles, jarré aux myrtilles Un filet mignon, mitonné maison Un jambon à l'os, une grillade en sauce Pour vous mettre en forme, un boudin aux pommes D'un cochon, tout est bon, on peut tout manger D'un cochon, tout est bon, de la tête aux pieds D'un cochon, tout est bon, y a rien à jeter Tout est bon, on peut tout manger. Et d'entrer, venez déguster Un pâté de tête, à pot de grillette Dans une belle assiette, mise au vinaigrette 100% pur porc, y a rien de plus fort Dans cochon, tout est bon, on peut tout manger Dans cochon, tout est bon, de la tête aux pieds Dans le cochon, tout est bon, y'a rien à jeter Dans cochon, tout est bon Et attention c'est à vous là, je m'entends que tout est bon, vous êtes prêts on y va. Dans le cochon. Dans le cochon. Et dans le cochon. Et dans le cochon. Encore une fois, tiens. Et dans le cochon. Et dans le cochon. Et dans le cochon. Dans le cochon. Ah, celle-là, on ne pouvait pas s'en passer. Elle est incontournable, bien évidemment, sur le 91 et sur le 102.5 de Sorge FM, la radio la plus proche de chez vous. Royère, c'est toi l'étoile né c'est l'étoile des c'est l'étoile des, des troubadours, c'est l'étoile briante sur la terre, dans une étoile dans la, Royère, c'est l'étoile des troubadours, si tu passe par la Corèse. Dans le chemin du bonheur Tu longeras les palaises Tu s'en iras rencontre Que la nature y est belle Car elle a donné le jour À une étoile célèbre Une étoile des roubadeaux Dans un petit coin de bruyère Une étoile et des potos chauds C'est l'étoile des fournitières C'est l'étoile des troubados Cette étoile brillera sur la terre Tant qu'elle ait au roi du jour Une étoile dans la bouillère C'est l'étoile des troubados Ah la la la la les se sont aimées sous ces cieux je vois étoile brille, bon et ces en des étoiles qui brillent cada voce no malta poba e se voglia come siano des amants chansons nouvelles et anciennes dolor ma mano quando per ti qua la voglia né toi dans les photoshop c'est toi dans les monde vierge c'est toi dans les troubadours c'est toi le meilleur alle là c'est un petit moment de volupté un petit moment que vous allez passer avec votre chéri votre elle ou lui d'ailleurs ça peut être où là ou l'autre un, un moment de privilège que je vous souhaite et eh bien tout simplement de passer agréablement Moi, je suis né au-delà des gruyèves Et j'ai le cœur en Auvergne et joli Et attend soir et d'amitié sincère Dans nos villes qui sont de bon la vie Pour enchanter notre douce campagne Je viens d'écrire cette simple chanson En y mettant l'écho de nos montagnes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 Enfin pour toute la terre, au autant de paix qu'il y en a ici Des périmètes et des sources limpides Cent mille oiseaux pour vos quatre saisons Des gens sincères à l'amitié solide Des soirs tranquilles au calme des maisons Chanter au-delà des brouillères Même si nos rimes n'ont pas un grand pouvoir Il se pourrait qu'au-delà des frontières Quelque longtemps et il trouve un espoir Et si c'était le vol de la colombe Ces trois couplets qui nous viennent du cœur Ça deviendrait à l'autre bout du monde Un lien d'amour Nortre bruyera en fleur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 Lidre de la bruyère en fleur Eusen jetez haut comme trois pobres Car le voyant vous me disiez les drôle, Le grand bonhomme Voyez-moi ce sacre d'idol Le sent la sang Prends ce sac Il met le sur l'épaule Maître pied Il fait brancher Ah, ah, ah, dit petit gars Vaudet sur l'aille Sourire lève Ah, ah, ah, tant qu'il a deux bras Regarde comme il fait chouette de bien je me de mes visites était le collègue que déjà moi chez et quand puis-tu représenter les grands tu danser dans la toujours de ces grands cercles tout bout. le temps De son cœur fidèle Maitre bien Il fait bon chez vous Allez Votre fille Était écolière Que déjà moi Je l'aimais dans Allez Ça ah, ah, ah, va, ça va bien. Tu sais que le gloss et la bouteille, c'est la croque, c'est la croque, la la de C'est le oui mais, tu sais que le gloss la bouteille, c'est la bouteille, tu sais la bouteille de chez Et quand on voit un tour de soleil vers de la pelle, tu sais vient de nous C'est la bouteille, c'est la bouteille, tout s'empêtre que le doute, c'est la bouteille le la bouteille la bouteille, c'est la bouteille au chemin. C'est c'est la bouteille, c'est la bouteille. Elle fait peut-être glouglou la bouteille, mais elle fait aussi parfois euh, autre chose. Donc, euh, on va y aller euh, tout doucement, tout doucement et avec modération, bien sûr. chouchou de mon cœur, j'ai pas besoin de vous le présenter, vous avez bien compris qu'il s'agissait bien de cela. » Pendan ce temps-là, le temps passe, hein. et oui nous, on s'amuse, on rigole, on danse, on faut et puis on voyage tout ça en même temps. Et puis et puis euh, et puis on continue parce que on arrive bientôt à la fin de cette première partie de l'émission et nous allons retrouver après tout simplement la chanson française, mais on n'en est encore pas là, nous n'en sommes encore pas là, donc on va attendre encore un petit moment. J'en profite pour faire un petit coucou à Lulu et Sanfan les, les danseurs moldains tardon. Oui, de temps à autre eh bien oui, de temps à autre on les nomme parce que ils sont quand même assez exemplaires. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y a également euh, Annette et Daniel, bien sûr, Lulu, Léo de Bellegarde, Françoise et Jean-Paul à Mimi et Léon à Grésin, Dudu et Solange à Franklin, Marie-Claire chez nance et puis le fameux Alain, le pompier de service, et puis tous les autres, il y en a tellement que je n'ose même plus les rappeler. Oum Papa, bien sûr, c'est le classique de l'accordéon, on l'entend et on l'entend de partout, dans toutes les régions de France, dans tous les balmusettes et dans tout ce qui se joue à l'accordéon, c'est souvent qu'on l'entend. Voilà! C'est euh, aussi euh, bah, sur notre station, sur le 91 et sur le 102.5, que l'on peut entendre de euh, quelquefois, non pas ces raretés, parce qu'elle n'en fait pas partie des raretés, mais voilà, il y a des répétitions comme ça, de temps à autre. Préparez-vous parce que c'est la fin. C'est la fin et on va terminer donc ce dimanche musette en apothéose comme toujours. Mais on se retrouve tout de suite après pour la chanson française. Yeah, <laughs> but C'est fini. On va démarrer tout de suite avec la chanson française, comme déjà dit précédemment. Et cette chanson française va nous permettre bien tout simplement de prendre connaissance avec, avec Anne Silla. Voilà, c'est une chanteuse d'actualité. Elle fait l'actualité dans tous les domaines. Elle va nous interpréter le chanteur de... Daniel Balavoine et puis euh, avec euh, Pascal Obispo Anne Silat va nous interpréter Tu trouveras Je me présente Je m'appelle Henri Je voudrais bien Réussir ma vie Être aimé. beau gagner de l'argent puis surtout être intelligent mais pour tout ça il faudrait que je boss à plein temps suis chanteur chante pour les copains je faire des tubes et Et que ça tourne bien, tourne bien. Je veux écrire une chanson dans le vent. Amère gué chic et entraînant. Pour faire danser dans les soirées de monsieur Durand Gala Mon public se prosternera Devant moi Des concerts De cent mille personnes Où même le tout Paris s'étonne Et se lève Pour prolonger Le combat Faut J'ai pas toujours Les mots qu'il faut Mais si tu lis Entre les lits Tu trouveras Dans mes chansons ce que je n'ai pas Osé te dire Il y a Les fautes d'impression Tu, tu trouveras mes sur mes faiblesses c'est ce que j'avoue que... place Faut voir Quand je n'aurai plus dans mes chansons Plus rien à te dire en face N'ai pas le temps de dire Tu trouveras Mes blessures et mes faiblesses Celles que j'avoue qu'il Le grand Charles, Charles Aznavour, nous nous reverrons un jour ou l'autre. Et tout de suite après, l'amour, c'est comme un jour. Nous nous reverrons Si vous y tenez Autant que moi Prenons rendez-vous Un jour N'importe où Je promets Que j'y serai sans faute à Noël Comme à la Pentecôte à Rio de Janeiro I'm a school Des petits Profitons-en Si votre chemin Passe par le mien Ma roulotte Croisera la vôtre Comme il ne faut pas Tenter le diable En disant Prochaine fois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 Mais je ne vois que tes yeux La blancheur de ton corps nu Devant mes mains éperdues Viens, ne laisse pas s'enfuir Les matins brodés d'amour Ne laisse pas mourir Les printemps de nos plaisirs L'amour, c'est comme un jour Ça s'en va, ça s'en va l'amour C'est comme un jour De soleil en ripaille Et de lune en chamaille Et de pluie en bataille l'amour C'est comme un jour Ça s'en va, ça s'en va l'amour C'est comme un jour D'un infini sourire D'une infinie tendresse D'une infinie caresse l'amour C'est comme un jour Ça s'en va mon amour Notre été s'en est allé Et tes yeux M'ont oublié Te souviens-tu De ces jours Où nos cœurs Parlaient d'amour Nous n'avons Pu retenir Que des Lambeaux De bonheur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 Gilbert Bécaud, l'indifférence, et Matère, les compagnons de la chanson. Les mauvais coups, les lâchetés, quelle importance ce débat. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire et te redire ce que tu sais. Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence. L'indifférence, elle a rompu et compu même l'enfant l'enfance. Un homme marche, alors homme marche, tombe, craig, dans la rue. et eh bien, personne ne l'a vu. L'indiférence. L'indiférence. Elle te tue à petit coup l'indifférence Tu es l'agneau, elle Un peu de haine, un peu d'amor Mais quelque chose L'indifférence Chez toi, tu n'es qu'un inconnu L'indifférence Tes enfants ne te parlent plus L'indifférence Tes vieux n'écoutent même plus Quand tu leur causes Vous aimez Et vous avez Un Qui danse mais' Elle guette Elle vous guette Jouent vos chants A la souris Toujours Il a Qu'elle se dit différence Elle te tue Un petit goût L'indiférence Tu es l'agneau L'indiférence Un peu de haine Un peu d'amor Mais qu'elle me sauve L'indiférence Tu es cocu Et tu t'en fous différence Et si c'est petit dans la foule la différence qui a plus d'âme il a plus d'amour il y a plus grand chose. avant qu'on enchasse la douche l'indifférence je me traque crucifié l'indifférence qu'elle serait belle gache la Gérard Gérard Gérard Gérard Gérard Un matin on m'a dit Faut y faire Un matin on m'a dit Faut partir c'est fini de rêvasser sur tes souvenirs Ba ville c'est ça l'avenir alors moi je l'ai quitté ma terre celle qui connu mes premiers pas elle était un peu arrivé je ne le nie pas mais c'était la terre de chez moi. Tu sais, ma terre, tu restes collé à ma peau. Bientôt, je viendrai vers toi de nouveau. Pour sûr que c'était l'idée du maire, de tout faire démolir par chez moi il y quelqu'un qui en revient paraît que là-bas même les vieux sont d'accord pour ça ils veulent bâtir dessus ma terre mais pour ça il faut paver le blé à croire qu'ils ont oublié l'autel de l'été quand le soir C'est ma terre Qui reste collée à ma peau Bientôt Je viendrai vers toi de nouveau Ils veulent rejeter les vieilles pierres Et détourner le pas savoir s'ils n'iront pas chasser les oiseaux Et cacher le ciel d'un rideau Alors je vais revenir ma terre Car la ville n'a pas besoin de moi Et crois bien aussi longtemps que je serai là Ils ne pourront rien Bon De nouveaux Michel Sardou. Je me souviens d'un adieu, c'était en 1995. Je me souviens d'un adieu qui a duré dix jours Le retour sur le lieu de notre nuit d'amour Je me souviens d'un pardon que tu m'as refusé Le début d'une chanson que je n'ai pas achevé Je me souviens d'un orage qui nous avait surpris Et gardé en otage jusqu'au bout de la pluie Je me souviens d'un hôtel qui ne voulait pas de nous Tu leur semblais trop belle J'avais l'air sans un sou Je me souviens d'un parfum dans un flacon doré D'une lampe que j'éteins pour le pas t'affoler Je me souviens d'un désir que tu n'as pas aimé De tes mots pour le dire, de tes yeux pour pleurer Je me souviens d'un soleil qui n'en finissait pas D'une journée de sommeil dans un lit trop étroit Je me souviens la carrefour où nous étions perdus Retour Que nous avions Prévu Ce qu'il y a Le mieux C'est le début Toujours Je me souviens sur honneur Je me souviens de l'orage qui nous avait surpris et gardé en l'attente jusqu'au bout de la pluie Je me souviens de nous deux dans une rue de Paris Ton un peu soucieux De revoir la chanson de Kraon Mouloudji toujours Mouloudji avec l'amour l'amour l'amour quand au bout de huit jours le repos terminé on va reprendre les tranchées notre place est si utile que sans nous on prend la pile mais c'est fini on en a assez personne ne veut plus marcher et de cœur bien gros comme dans un sanglot on dit adieu au sivelot même sans tambour même sans trompette on s'en va là-haut en baissant la tête adieu la vie adieu l'amour adieu toutes les femmes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 On est tous condamnés, on est des sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens. Car nous n'avons rien nous autres, les pauvres puretins. Tous les camarades sont tendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui le pognon, ceux reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troupions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Nolwenn Leroy chante « Un enfant assis attend la pluie ». Zurekin Serge Lama, je vous salue Marie. Serge Réjani, le temps qui nous reste. Je crois en Dieu, hélas, plus du tout dans ses prêtres glisser chez eux des Judas et des traîtres. Avant d' à souffler glacial qui dénature, leurs sermons inspirés par la nomenclature. Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel, le capital de marx et leur nouveaumicel et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel, le capital de marx et leur nouveau micel, vous salue, Marie, pleine de grâce Que votre nom soit sanctifié Je vous salue, Marie, oui, mais de grâce De vos prêtres, il faut vous méfier Je crois en Dieu, hélas, plus du tout dans ces hommes Et nos enfants non plus ne passent plus par Rome ont pris des sentiers à l'écart des touristes La voix sacrée a pris des allures de pistes Où est le rassembleur de Messie le berger Qui récupérera ses bourbis naufragés Où donc est la soutane où l'on reconnaissait Avec respect l'homme de Dieu quand il passait Je vous salue Marie, pleine de grâce Sanguifiés Protégez vos brebis De ces rapaces Ils les ont déjà sacrifiés Je crois en Dieu, hélas Le cercueil de mon père Écrasé sous les fleurs Était bien solitaire La croix dans une main Dans l'autre, la sébile Un vieux prêtre anné les mots de l'Évangile Dans la chapelle mort nous la mort s'étonnait le jardin de l'Eden offrait des fleurs fanées Quand il n'y a plus d'enfants pour chanter le credo l'eau de vos bénitier n'est qu'une flaque d'eau. Je vous salue Marie, pleine de grâce que votre nom soit sanctifié. Vos prêcheurs d'aujourd'hui Font fin de race Tous leurs gestes sont mobifiés Debout, debout les mots Les jolis mots antiques Et les incantations Et les chœurs des cantiques Il faut rentrer dans nous Comme un monastère Et se dire qu'on est soi-même Un grand mystère Et qu'éternellement du berceau rône un seul L'homme est sans le savoir une secte à lui seul Et qu'éternellement du berceau l'un seul L'homme est sans le savoir une secte à lui seul Je vous salue Marie, pleine de grâce Que votre nom soit sanctifié L'évangile est soumis à ceux d'en face Votre Fils est recrucifié de temps, combien de temps encore, des années, des jours, des heures, combien, quand j'y pense, mon coeur m'a si fort, mon pays c'est la vie, combien de temps encore, combien, je l'aime tant le temps qui reste. parler, et voir et croire et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer, je l'aime sans le temps qui reste. ni quand, je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays, c'est la vie, je sais aussi que mon père disait, le temps c'est comme ton pain, garde-en pour demain, j'ai encore du pain, encore du temps, mais combien, je veux jouer encore, je veux rire de montagnes de rire, je veux pleurer de torrent de larmes, Je veux boire du bateau et de vin de Bordeaux et d'Italie. Et dans ces rier voler nager dans tous les océans, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Je veux chanter, je veux parler jusqu'à la fin de ma boîte. Je l'aime tant le temps qui reste. Combien de temps Combien de temps encore Des années, des jours, des heures, combien Je veux les histoires des voyages. J'ai tant de gens à voir, tant d'images, des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des marrons des tristes, des très intelligents et des cons. C'est drôle, les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses. Combien de temps Combien de temps encore Des années, des jours, des heures Combien Je m'en fous, mon amour. Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord sergio je la main encore M et Serge origanie toujours le vieux couple On aura beau s'évertuer à dégrader le verbe aimer c'est par lui qu'on est pardonné Aimer eh, eh. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord C'est un tsunami dans un port Ça vous fait du sud en plein nord Aimer eh, eh. Depuis des siècles et même plus On en revient toujours déçu On en revient toujours vaincu eh, aimé On aura beau dire et beau faire comme le bruit de la mer ça vous fait supporter l'hiver aimé c'est plus haut que la tour Eiffel c'est des cœurs des corps de Babel qui se hisissent vers l'éternel ça vous fait désirer le ciel aimé aimé C'est voir du feuillage en hiver C'est Moïse écartant la mer C'est vivre de vie à la fois C'est manger l'âme avec les doigts Aimer, aimer Rien qu'à le chanter ça me fait Mal au présent mal au passé c'est difficile à effacer. Aez on croit qu'on va toucher le ciel des paradis artificiels mais il y a du poivre dans le miel Mez Et je vous dis pas comme on gueule quand on croit voir partir la seule et les miroirs qui vous en veulent aimer. Allez, allez, Alléluia, c'est Yes, c'est Oui, c'est Da, c'est Ya, c'est Mont-Émilie, l'Himalaya, aimé. C'est plus haut que la tour Eiffel, c'est les cœurs des cordes de Babel, qui se huissent vers l'éternel, ça vous fait désirer le ciel, aimé.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 aimer vous écoutez Sorgia FM la radio la plus proche de chez vous sur 91 MHz également sur 102.5 ce qui me plaît dans ce duo c'est que tu fais la voix du haut Cest toi qui sais c'est toi qui dis c'est toi qui penses, c'est moi je suis mais les grands soir lorsque tu pleures quand tu as peur dans ta chalon c'est moi qui parle pendant des heures nous sommes nous en sommes un vieux couple. Je ne sais plus où je t'ai connu, c'est à l'école, au guignol je me rappelle c'est un ingénu qui avait perdu la boussole. Depuis je t'empêche de boire, sauf les grands soirs, dans ta chaloupe, quand tu me chantes tes dévoiles, nous sommes ensemble un vieux couple. Avec ma tête d'épaniel Qui n'a pas appris à nager Avec ta tête à rester seule Derrière des demi-panachés Quand les grands soirs dans ta chaloupe Nous parlons de tes états d'âme Et que tu dises, mes femmes, nous sommes Couple. Le 16 1960 J'ai marié cette dame charmante Cinq jours après j'étais parti Et tu me bordes dans mon lit Alors a commencé la nuit Alors a la nuit Dont on se croyait les étoiles Mais on n'était que les cigares On s'est battu, on s'est perdu, tu as souvent refait ta vie Et le plus beau, tu m'as trahi, mais tu ne m'en as pas voulu Et les grands soirs dans ta chaloupe, je connais bien la solitude Tu connais bien mes habitudes, nous sommes ensemble un vieux couple Je suis là, mon juge, ma rassurance, mon refuge Mon frère, mon faux, mon trayeur, mon ami, mon valet de coeur. Je ne voudrais pas que tu meures, je ne voudrais pas que tu meures Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. On termine avec Yves Duteil et Hugo Fray. La fille du Nord est prendre un enfant par la main. Voilà, c'est fini. C'est fini, on se retrouve mardi pour la rediffusion de cette émission. Mardi, 10h, 12h. Merci de votre fidélité. Je vous aime, je vous embrasse. Bye bye Si tu passes là-bas, là-bas, où les vents souffle sur la frontière, n'oublie pas de donner le bonjour. la fille qui fut mon amour Si tu croises les troupeaux de rênes Vers la rivière, elle était finissante Assure-toi qu'un bon châle de l'air La protège du froid et du vent a elle encore ses blancs cheveux si longs Qui dansaient jusqu'au creux du serrein A-t-elle encore ses blancs cheveux si longs ainsi que je l'aimais bien je me demande si elle m'a oublié moi j'ai prié pour elle tous les jours dans la lumière des nuits de nuit de l'été, Et dans le froid du petit jour Allez Hugo. La marrera du nord Où les ventes soufflent sur la frontière N'oublie pas de donner de bonjour A la fila qui fut mon amour